M'habille, crois-moi, je t'en Tu vas mon cœur est loup. Ella il a dit non. Elle l'a il. Ella il a dit non. Ouh. Elle l'a il. Ella il l'a dit non. J'avais beau supplier, jamais il n'y croyait, mais quand on aime mal la folie, il faut t'insister à. Quand J'ai tenu bon à cet amour je tiens <gél Breathing> Je vais vous dire combien Quand j'ai dit veux-tu m'épouser Il en était tout éperlué Et là, il a, dit Et là, il a dit oui là, elle là, a, il a dit Oui pour toute la vie